Agour Delery, environ Bayonneco, 2 avril Nice. Apirri Larlen, La Oéane, Gaweco Sorciac eta Erdi Etana. Environ Bayonne miaritze, Partida Dugo. Jean Doget Célian. Giroa Berodseco eta Euskal Derbian, Bayonaco Ekipa Justazseco, Satoste Denac. C'est un avion d'Aviron Bayoné-Miaritse-Susse-Nean-Ushkal-Irati-Etan.